Alerta eman ikizonda astelehen goizuntan, goizanko huen bako txeterditan. Eran bezala shuia abiatevida apartamenti batetaitaik eta fite hedatu. Askenian, dena ereda. Beharizandia hogeita bedeatzu shu ehaile shuiai bue giteko eta astelehen eguerdi arte shu ehaileak egon dia dena segurtatu arte. Bi Bifamilia bisizien hor batien eczekuak eta hiu haur txipi eta bestian eczekuak haur batekin. Jean-Michel Prat. l'autre famille par contre qui a tout perdu c'est le feu plutôt vers l'autre appartenant, étaient logés euh, chez dans leur famille à Saint-Gladis. Eux par contre, cette autre famille a tout perdu, les, les enfants étaient en pyjama, la dame aussi et sans chaussures, sans rien de tout, ça c'était assez dur à voir mentuan dena aloatuik izan ben familietan, mitikileko geria aida antolatzen familien alojatzeko herrian beian eta behar dutien arropa eta tresneia biltzen. Iganasttian Santa Graziko Laboia etxebatetako bizitegia ere zen eta jore sustengik jaraikitzen eta alkartasun azkarra dela erandaik Michel Zekalo, Alors maintenant ce qui leur manque un peu c'est peut-être du matériel justement pour équiper peut-être le mobilhome, peut-être la future maison sur laquelle ils ont, sur laquelle ils pourront peut-être s'installer, qui n'est pas trop trop loin de la propriété, où il manque justement pas mal de matériel ménager. Chantagrasin altkartevata shortuda, solidarité chantasi isenaikin.